J'ai vu Lorient dans son écrin Avec la lune pour bannière Et je comptais en un quatrain Chanter au monde sa lumière Mais quand j'ai vu Jérusalem Coquelicot sur un rocher J'ai entendu un requin Quand sur lui je me suis penché Ne vois-tu pas un bleu chapelle Toi qui murmures paix sur la terre Que les oiseaux cachent de leurs ailes Ces lettres de feu danger ces Le chemin mène à la fontaine Tu voudrais bien remplir ton seau Arrête-toi, Marie-Madeleine Pour ton corps nous nous voulons Inch'Allah Et Et l'olivier Pleuve son ombre Sa tendre épouse Son ami Il repose Sur les décombres Prisonnières D'un Sur une épine de barbelé Le papillon guette la bourse Les gens sont si essais revelés Qu'ils me répudieront si j'ose Réfié